Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de la noix où vous nous captez. C'est notre moment de suivre l'émission Mosaïque. Vous préparez par la radio-télévision Isang en collaboration avec l'ONG bénévolatia Grand Lacs mosaïque du jour est consacrée à l'insécurité qui persiste à l'est de la république démocratique du congo l'avancée du mv3 dans la plaine de la russie inquiète est-elle la communauté burundaise quelles sont les analyses et les réactions des uns et des autres depuis le regain de tension dans l'est de la république démocratique du congo le groupe armée du M23, accusé par plusieurs sources d'être soutenu par le Rwanda, poursuit une offensive et préoccupante dans la région. Ces dernières semaines, l'attention s'est particulièrement parlée sur la plaine de la Russie, une zone frontalière stratégique reliant la RDC et le Burundi. Sur le terrain, il n'est L'intensification de la présence militaire burundais a été observée à la frontière. Certaines sources évoquent également la distribution des armes à la jeunesse, ce qui suscite des inquiétudes quant à une possible régionalisation du conflit et à la sécurité intérieure du Burundi. Par ailleurs, les populations civiles sont en première ligne. Les réfugiés congolais présents sur le sol burundais, les communautés frontalières burundaises et l'opinion publique nationale expriment une vive inquiétude face à une escalade potentielle de la violence. La situation soulève des questions cruciales sur la stabilité régionale, le rôle du Burundi et les mécanismes de prévention des conflits. Que se passe-t-il vraiment dans certaines localités, notamment les plateaux de Walongu et Kaziba Quel est le sentiment des Burundais par rapport au nouveau développement à leurs frontières avec la RBC Chers auditeurs, auditrices, ces questions et autres seront abordées dans ce débat et pour répondre à toutes ces questions, Nous avons trois invités sur ce plateau, nous sommes avec le député Gaston Sindimo. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je salue aussi les auditeurs et auditrices qui nous suivent de partout dans le monde. et Je vous remercie de cette invitation et nous serons ensemble pour analyser le contour problématique du conflit en RDC. Merci beaucoup. Je suis avec Léonce Ngedakoumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Bonjour honorable, bienvenue dans Mosaïque. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Je salue mes collègues ici avec qui nous allons partager cette émission. Je salue aussi nos auditeurs. Je suis également avec Dora Kidzimana, du CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, monsieur Evariste. Merci de m'avoir invité une fois encore. Merci surtout de continuer d'aborder cette question qui nous tient à cœur. Merci. À la cabine du son, je suis avec François Kidzimana et Innocent Bibonimana. À la réalisation, c'est Medar Nyonguro. A l'animation de ce débat, c'est Éveresté Ndikouanana. bonjour et bienvenue. Mosaïque La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque Entrons donc dans le vif du sujet avec ces deux vox pop, des réfugiés congolais et les Burundais vivant près de la frontière avec la RDC. Que pensent-ils les Congolais vivant au Burundi de cette progression du M23 dans la plaine de la Russie Selon moi, ce que je peux dire là-bas, je vois que c'est comme s'il si n'y a pas eu de signature que si on devrait trouver des signatures au Congo ou sur les accords là on dirait que la guerre de, de, de, devrait terminer mais le problème n'est que on nous dit qu'on a signé les accords pour que la guerre se termine mais jusqu'à maintenant La guerre continue. Quand nous avons fui, nous pensions que cette guerre allait s'arrêter. Nous avions de l'espoir que les bergeras allait s'attendre. Nous avions entendu qu'ils se sont même assis sur une table de négociation, mais nous ne voyons pas le résultat de la signature qu'ils ont apposée sur le compromis. Le résultat n'est Nous, nous attendions la signature de cet accord de cesser le feu. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui est le fait que les combats se sont intensifiés. On ne sait pas celui qui a refusé de cesser la guerre entre le président congolais et le président rwandais. Nous ne savons pas quoi faire aujourd'hui et l'espoir était de retourner dans notre pays pour vaquer à nos activités génératrices de revenus. Nous nous voyons Nous comme population, nous qui sommes au Burundi, comme, euh, considérés comme des réfugiés urbains, nous ne voyons que c'est une guerre qui est politisée. Nous vous demandons vous les autorités de cesser les faits. Nous ne voulons pas la guerre. Nous perdons beaucoup de choses à cause de cette guerre. Tunaomba leta mbili zote zikubaliane wa moja waitike kuacha vita. Washimaanisha ndo obelgera d'arrêter cette peur qui déchire notre pays pour que nous puissions retourner dans notre pays. Il faut que cette peur soit immédiatement cessée. Tunakubaliana en tout cas qui ne cessera et de mettre en application les rapports. Nous voulons que il ile Oui, si, voilà, c'est le Congolais qui vivent en province de Chibitoke, précisément à Rugombo. Eux pensaient que la guerre allait cesser après l'accord de principe signé entre les ministres des relations extérieures congolais et rwandais. Qu que pensent les Burundais qui vivent à la frontière avec la RDC Suivez un des Burundais de Chibitoké qui a pu s'exprimer sur nos micros. Je suis un président de la République, qui a pu s'exprimer Nous avons des inquiétudes, car la guerre qui persiste à reste de la République démocratique du Congo risque de nous affecter d'une façon ou d'une autre. La signature d'un accord de principe de Washington le 25 avril de cette année n'a rien changé sur le terrain. Normalement, quand les pays signe un accord, il faut qu'il soit mis en application ce qui n'a pas eu lieu à la République démocratique du Congo car les hostilités se sont intensifiées. C'est pourquoi nous osons dire que ceux qui ont signé cet accord se sont trompés. Nous les riverains de la République démocratique du Congo nous demandons au gouvernement d'y pourront dire de mieux sécuriser nos frontières pour que nous continuions à vaquer paisiblement à nos activités quotidiennes. Voilà, chers invités, vous venez d'entendre les réactions des Congolais qui sont réfugiés à Tibitoke, on les appelle des réfugiés urbains. Vous venez d'entendre aussi les Burundais qui vivent tout près de la frontière avec la RDC. Quelles sont vos réactions On par le député Gaston Sidimo. Quelles sont les réactions par rapport à, ce, à ces doléances des Congolais réfugiés habitant que ces Burundais vivant avec à la frontière avec la RDC Je pense que en entendre parler le Congolais qui est ici, bon, cette guerre n'est pas la guerre des Congolais ou des Burundais, non, c'est une guerre des multinationales. Donc euh, s'ils sont ici, c'est parce qu'il y a la guerre et comment et qui peut résoudre cette guerre, c'est seulement euh, le gouvernement congolais. Donc, personne autre ne pourra régler cette guerre. C'est le fait qu'ils ont fait ou la signative qu'ils ont fait. Pour moi, c'est une illusion. C'est une illusion parce que les origines de cette guerre sont profondes et diversifiées par euh, plusieurs acteurs internationaux. Donc, pour moi, la paix reviendra lorsque les Congolais eux-mêmes prendront le bâton de Pérédé pour chercher la paix. La paix ne reviendra pas des Burundais, des Rwandais ou des autres pays, c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent chercher la paix pour que ces Congolais qui sont ici rentrent. Je sais que c'est pénible, ils ont passé des moments très difficiles ici au Burundi et nous pensons que les acteurs politiques régionales nous écoutent pour que ils amorcent un dialogue sincère et franc pour arrêter ce désastre qui se passe en RDC. Honorable, quand vous parlez d'un accord que vous qualifiez d'illusion, l'accord de principe du 25 avril dernier à Washington, pourquoi vous qualifiez de cela une illusion euh, bah Parce que c'est un accord entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que c'est le Rwanda qui est directement impliqué dans ce conflit Le M23 a des représentants. Si vous voulez la paix, je sais, je dis chaque fois, mmh. la paix coûte moins cher que la guerre, chaque fois. Tout ce qui peut amener la paix, c'est tout ce que les Congolais veulent aujourd'hui. Alors, pourquoi n'est pas inviter les concernés et arrêter immédiatement la guerre mmh. Donc, pour moi, faire le détour, c'est comme on pourrait dire, amener à la table de négociation les Burundais qui sont en RDC et les, les Rwandais. Vous allez, vous venez appuyer ceux qui sont se trouvent à l'intérieur de la RDC, chercher ceux qui sont au front et discuter rapidement, Et toutes les concessions sont possibles pour la paix. Donc, les Congolais ne veulent que la paix. Donc, il faut aller directement vers la paix. Tous les Congolais, vers la paix. Les Burundais, ici, vers la paix. Parce que, euh, je vous dis, l'armée burundais n'était pas ici à la frontière, à l'époque. n'était pas au Vira. Ils étaient là, au-delà de Goma. Mais on les repousse jusqu'ici, à notre frontière. Uh -huh. ah, Attendez-vous. Regardez la distance. Ce qui est primordial... C'est d'amorcer un dialogue sincère pour que la paix soit retrouvée dans la sous-région. Mmh. Merci beaucoup. Nous sommes à ce plateau avec Léon Sengenakouma, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez entendu les doléances des Congolais qui se sont réfugiés à Rougoumba, en province de Tchibitoké, et les, et les Burundais qui vivent à la frontière avec la RDC. Et tout le monde crie au dialogue, tout le monde crie à la paix. Comment est-ce que vous appréhendez ces doléances Ce sont des doléances qui sont fondées. Qui sont fondées parce qu'ils ont dans leurs besoins. Comme le disait mon collègue, tout le monde aspire à la paix. Tout le monde aspire à la sécurité. Tout le monde aspire à son bien-être. Et dans son pays, dans sa localité. Les Congolais qui sont ici, au Burundi, ils ont laissé beaucoup de bien en RDC. Mm -hmm. Les Burundais, ils ont peur. D'abord, ils ont accueilli beaucoup de Congolais en sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ensuite, ils ont peur de que cette guerre qui, qui qui avance, qui avance, qui avance, ils ont peur que la guerre risque aussi de s'étendre sur le Burundi. Les inquiétudes qu'ils ont, ce sont des inquiétudes de fondées et leur de se voir dans une situation de paix, ce sont des inquiétudes de fondées. Il faut que, comme le disait notre collègue ici, il faut que les principaux acteurs soit disposés à négocier la paix. Mais ils ont déjà et... commencé à négocier... Bon, ils ont là. déjà négocié un accord de principe, oui. oui. Mais ça, c'est le principe. c'est pas un accord de cesser le feu. Mm -hmm. Puis, il n'y aura pas de cesser le feu tant que les parties en conflit ne se n'est pas sur un, un certain nombre de compromis, sur les causes qui ont provoqué cette guerre. Mm -hmm. Il faut mettre fin aux causes qui ont provoqué cette guerre pour qu'il y ait effectivement de cesser le feu et qu'il y ait, en conséquence, la paix et la sécurité. Mm -hmm. Sinon, je ne vois pas l'appel à la sécurité venir tant qu'il n'y a pas encore de négociation entre les principaux acteurs qui sont les congolais les congolais en attendant par là le gouvernement congolais et le M23 mm -hmm. bon disons aujourd'hui M23 parce qu'il y a d'autres il y a, a d'autres <rire> congolais qui, qui, qui se plaignent mm -hmm. mais aujourd'hui la partie visible c'est le M23 certainement qu'ils ont ceux qui les appuient d'un mmh. côté comme de l'autre moi je suis membre de, du comité des sages de la CAC hein, la RDC fait partie euh, de cette communauté le Burundi et le Rwanda c'était vers la fin 2022, 2022 j'avais conseillé à l'organe chargé de la prévention de la, gest de la, de la gestion de la gestion des conflits dans cette communauté de considérer à sa juste valeur en euh, certains certain moments ce n'était pas encore d'ailleurs en conflit c'était au début entre la RDC et le Rwanda parce qu'on parlait beaucoup du Rwanda Quand on parlait 23 on passe au Rwanda. Rwanda'ai dit c'est ce qu'on dit même aujourd'hui <rire> j'ai dit il faut que cette question soit programmée dans le contexte de l'organisme de, de, de, de la gestion des conflits et que au delà euh, après la question soit programmée aussi dans la conférence des chefs d'État puisque la question risquait de se généraliser. Je disais, bon voilà, maintenant c'est la RDC et le Rwanda. Qui dit que l'Ouganda va rester les bras croisés L'Ouganda n'était pas encore visible. Bon, il se pourrait qu'il qu était déjà là. Mais ce n'était pas encore officiel. Je dis, qui dit que le Burundi va rester les bras croisés Le Burundi n'était pas, pas encore dedans. Mm -hmm. Et je dis que si les deux pays entrent en jeu, il faudra vous attendre à ce que les pays de la, de, de, de, de la communauté de l'Afrique austral entrent en jeu aussi. Mm -hmm. Tous ces pays-là, le Burundi, le Rwanda, la RDC, font partie de la communauté est-africaine. La communauté est-africaine, ils étaient d'entrer dedans et ça sera une guerre régionale et, et vous pensez que les grandes puissances qui suivent de près un certain nombre d'intérêts au Congo vont rester les bras croisés. Alors, on n'était pas encore là, mais maintenant, la guerre a éclaté, le Burundi est dedans L'Ouganda est dedans, la communauté sud-africaine attendait, euh, la SADEC attendait. Hein? Mais on apprend aujourd'hui aussi que même des grandes puissances comme les états unis s'amèlent aussi. Mm -hmm. Ça veut dire que la résolution de cette crise maintenant ne relève pas uniquement de la RDC du Rwanda. Mm -hmm. Ça veut tout ce monde qui est impliqué dedans devrait être considéré comme un acteur pour mettre en terme' à ce conflit-là. Alors, si je reviens aux préoccupations de nos collègues, Congolais et Burundais, qui sont sur la frontière là-bas, c'est préoccupant, mais est-ce que la question sera réglée demain après demain Ça reste un grand point d'interrogation. Nous sommes avec un député qui est dans la commission chargée des et de la sécurité, peut-être qu'il va nous en dire, ou ils en sont, à défaut d'avoir invité a représenté anti-gouvernement ou a représenté de l'armée burundaise. Peut-être qu'ils vont s'attuer sur cette question. Euh, je suis avec Deokizimana euh, du CIRD. Euh, Deokizimana, vous avez été euh, dans ce débat depuis qu'on a parlé de la question euh, préoccupante en RDC. Aujourd'hui, c'est la place au dialogue. Et l'accord de principe a été signé le 25 avril à Washington aux États-Unis, les Congolais vivant sur le territoire national burundais Ils ont, ils ont ils ont ils ont cru à l'arrêt des hostilités mais c'était un accord de principe qu'est ce que vous dites d'abord par rapport à cette doléance et quelle est votre appréciation à ce début euh, qualifié par euh, député Cindy mot de mascarade les orateurs qui m'ont précédé ont déjà développé l'essentiel De, de la problématique que nous sommes en train d'analyser ici. Moi, en tant que fondateur d'une organisation de dialogue, je m'attache surtout à rappeler à tous mes interlocuteurs qu'en matière de dialogue, tout commence par une étape. C'est celle d'analyser la problématique et de la comprendre de la même manière. Quand vous avez une communauté ou des communautés qui approchent la problématique de la même manière, qu'est-ce qui va rester Il reste de se poser la question de savoir s'il y a une dynamique volontariste interne de dialogue. Si on veut faire pratiquer le dialogue, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à y participer Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à le nourrir Parce qu'un dialogue se nourrit des idées, des désidératas, des contributions des communautés concernées. Je ne suis pas sûr que euh, cette dynamique volontariste interne existe puisque la guerre continue, d'après les informations qui nous parviennent. Par après évidemment, en matière de dialogue, il faut aussi être capable d'identifier les protagonistes. Et quand vous vous trompez de protagoniste, ça marche jamais, c'est ce qui se passe en RDC. À un moment donné, la RDC avait fait un pas en avant, le jour où, pendant la campagne, le président de la République congolaise communiquait son, son idée sur la, sur le conflit, en disant que, que moi, ça m'intéresse plus de dialoguer avec le Rwanda plutôt que avec autre chose. Il s'est avéré, moi j'ai dit toujours, que si vous devez identifier les protagonistes, vous devez également être capable de savoir que dans cette guerre-là, les intérêts étrangers joue un rôle considérable si pas plus considérable que tout c'est le cas est-ce que les déclarations qui se font tiennent compte à la fois de cette donne donc de sa à savoir que les protagonistes sont extérieurs mais que surtout ils sont internes est-ce que les deux parties se rencontrent se parlent et analysent les choses de la même manière je ne le crois pas Et c'est pourquoi le problème continue. Maintenant, nous avons déjà compris que cette guerre qui implique plusieurs forces en présence intéresse surtout la région africaine des Grands Lacs. La région africaine des Grands Lacs, traditionnellement, ça n'était que trois pays. On les appelait les trois pays du noyau dur, le Burundi, le Rwanda et le Congo. Mmh. Maintenant, nous avons toujours toute une région qui compte 12 États. Et on parle de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Je rappelle toujours que c'était conférence à son siège à Bujumbura. Et tout se passe comme si cette institution n'existait pas dans notre pays. C'est un problème, ça veut dire que euh, nous n'avons pas pu intérioriser la présence d'une institution qui a été mise là-bas pour nous aider à gérer un conflit qui nous intéresse au, au, au, plus, au plus haut point. Parce que c'était conférence, la CGL et est né d'ailleurs d'une initiative burundaise. Les Burundais n'ont pas encore saisi le temps de se féliciter, d'être heureux d'avoir accouché d'une initiative, c'était en 1994, Euh, C'est le président Cyprien Taghiamira qui dirigeait ce pays. C'est lui qui a eu la géniale idée de demander à la communauté internationale d'organiser une conférence. Il est décédé, vous le savez, après quelques semaines seulement d'exercice du, du pouvoir. Mais l'idée qu'il a proposée de tenir une conférence internationale qui serait parrainée par les Nations Unies devrait se tenir Et elle s'est tenue dix ans après sa mort, c'était à Nairobi en 2004. C'est à ce moment qu'on avait décidé de transférer le siège de cette conférence à Bujumbura. Ce n'était pas un hasard parce que tout le monde avait compris que le Burundi était absolument un pays solution avec une prédisposition naturelle de jouer un rôle de leader dans la pacification régionale. Mm -hmm. on ne le souligne pas assez parce que puisqu'on ne le souligne pas assez donc là ça ne se sait pas non plus mm -hmm. et on n'en profitait pas mm -hmm. mais moi je, je continue de dire aujourd'hui que la RDC c'est bien sûr euh, une affaire des, des, des Congolais eux-mêmes si le, le Congo avait été en mesure de défendre ses frontières en tant qu'État on n'en serait probablement pas arrivé là. Mais aujourd'hui, plus ça s'est passé comme ça et que eh, il est question d'envisager une solution la, qui intègre à la fois des forces internes et des forces externes, il, il faut le faire. Mais il faut le faire sérieusement. Je n'ai rien contre la déclaration qu'il fut signée à, à Washington par le Rwanda et, et, et le Congo. j'ai rien contre. Mais par contre, Je continue de me poser la question, quelle dynamique est-ce qu'on a à l'intérieur du Congo lui-même dans le domaine des dialogue La question est là aujourd'hui. Merci beaucoup, la question est là aujourd'hui. Aujourd'hui, voyons comment la situation évolue. Depuis que le Burundi marque sa présence en RDC, le militaire burundais était à tout près de Goma. Goma est tombé. Les militaires congolais, en collaboration avec les Ouazalendos et les forces armées boronaises, ils ont reculé, reculé, reculé. Mais aujourd'hui, on entend que le M23 gagne du terrain. Il serait en train de voir de faire des manœuvres pour voir comment récupérer encore la plaine de la Rougésie et progresser vers Ouvira. Aujourd'hui, on dit que même le plateau de Wanungu et Kaziba, qui était contrôlé conjointement par les militaires boronais, Et les militaires congolais euh, en collaboration avec les wa est tombé aux mains du m23 qu'est-ce que vous en dites honorable estce un échec bon. c'est quoi au juste je, je voulais dit je voulais dit depuis d'un monde d'introdiction les forces bonnenaises étaient au front depuis au-delà de goma on nous a repoussé vrai ou faux je ne sais pas jusqu'à à, à Ouvira Donc c'est proche de Bujumbura De mon point de vue Personnellement euh, je le dis chaque fois il main que tu ne peux pas couper Tu la salis Et tu avances uh -huh. Aujourd'hui c'est à la porte De Bujumbura Je pense que euh, Les autorités Qui ont le pouvoir De faire le nécessaire pour que cette guerre ne s'étend pas au Burundi, saisissent cette inquiétude de la population burundaises et de nous-mêmes. Mmh. Parce que demain, ça sera trop tard. Alors, je pense que, vu la situation telle qu'elle est, la seule voie, c'est d'amorcer un dialogue, comme je vous l'ai dit. Mmh. Est-ce aujourd'hui les militaires burundais qui sont là, certains qui périssent là-bas, à qui est-ce qu'on va demander les comptes pour quelque chose. Je pense que toutes ces questions doivent être posées et trouver des solutions, mais ce qui est urgent, c'est que d'abord, un, les deux pays, le Burundi et le Rwanda, fassent tout pour que ils puissent travailler afin de trouver la paix entre les deux pays parce que les, les différents qui s'opposent entre les deux pays ne sont pas tellement éloignés les uns des autres parce que euh, il faut savoir tourner la page et commencer une nouvelle page. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Je vous le dis, vous pouvez choisir un ami, mais vous ne pouvez pas choisir un voisin. Mmh. Donc, puisque le voisin restera là, c'est pourquoi il faut de faire des concessions nécessaires pour garantir la paix. Parce que je vous dis, la guerre coûte plus cher que la paix. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un conseil que je donne. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Nous sommes là pour aider les gens des autres envie d'avancer vers une paix durable quand la, la M23 va avancer les وزalens devront fuir vers où les bonnés qui sont là j'ai appris d'après les euh, vieux du président qui a au moins dix 10000 ou plus de 10000 et le matériel bonné qui se trouve en RDC quand ils vont fuir ils vont fuir où à Bujumbura alors la, la, la M23 S'ils si sont gentils, ils vont les, les pousser jusqu'à la frontière. et À l'époque où j'étais vice-président de la République, il y avait l'insécurité sur la frontière avec la RDC. Moi, quand je suis allé visiter Tamajor, j'ai tout fait pour que nous soyons capables d'armée notre armée de notre armée avoir un équipement. Les drones de surveillance sur la frontière, parce que je voyais qu'il y a plusieurs militaires qui se périssent ici la frontière, j'avais demandé à ce qu'on achète des drones de surveillance afin d'épargner les vies qui sont là. De toute façon, comment utiliser tous les moyens nécessaires pour épargner les vies humaines Je vois les veuves, les veuves des militaires qui périssent en RDC. Il faut que cette guerre s'arrête le plus tôt. C'est mon point de vue. Léon Sengenakouma, on voit que cette guerre en RDC a un impact sur le Burundi. Il euh, y a les risques sécuritaires, il y a la mobilité qui risque de tomber à l'eau, il y a le commerce, vous savez qu'il y a le commerce frontalier avec la RDC entre le Burundi et la RDC. Il y a cette insécurité. Si aujourd'hui, M23 progresse, qu'est-ce que vous en dites L'avancée de M23 inquiète plus d'un L'avancée de M23, c'est tout à fait normal parce que c'est une question de lutter pour la survie. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une question de, de vie ou de mort. oui alors, Ils doivent, alors tout faire pour continuer à avancer, pour récupérer nos fiches que c'est des régions. C'est le Il y a la province de Tsubiton qui serait touchée, il y a la province de Bobanza qui serait touchée, il y a et... la province de Bujumbura qui serait touchée, il y a la province de Rumongue et la province de Makamba. Si le M23 a le souci d'arriver même jusqu'à Calébi. Le M23 n'a pas de conflit avec les Burundais, mais il <rire> y en a ceux qui commencent à faire croire l'hypothèse que les Burundis verrait partie, c'est le parti prénant de ce conflit. Il y en a, moi j'ai écouté les Rwandais, mm -hmm. j'ai écouté d'autres opinions qui disaient que le Burundi ferait partie prenante de ce conflit. Mais, il y le chef de l'État a clarifié ça. Ils sont là dans le cadre d'une coopération militaire bilatérale avec la RDC pour les aider à maîtriser cette guerre pour dire que le Burundi n'est pas partie prenante à son conflit donc faut que le M23 sache qu'il est en guerre contre ce frais congolais contre le gouvernement congolais si vous voulez, ah, pas contre le Burundi. Pas contre le bou donc vous appuyez ou non vous êtes fait partie de la guerre donc même les conséquences'est pas, pas partie partie de la guerre mais pas partie au conflit vers le conflit qui oppose il les... y a l'origine du conflit mais il y a les dégâts collatéraux qui souvent il y en a juste bon, la, la gestion du, okay. du conflit ok, okay. j'ai dit que c'est une opinion C'est une opinion qui croit comme ça. ça mon, mon point de vue, c'est que le chef de l'État a clarifié que ils ne font pas partie prenante à ce conflit. Est-ce que c'est est -ce est réel bon, Peut-être que c'est un langage politique, <rire> diplomatique Alors, aussi. Mais je dois revenir sur ce que euh, mon collègue Deo a dit qui est très important. La compréhension la compréhension de la problématique de, de ce conflit en guerre. Est-ce que vous pensez que les Congolais eux-mêmes s'entendent sur la nature de ce conflit Parce qu'il y, y en a qui parlent de conflit ethnique. Oui. J'écoute. Il y en a qui parlent de conflit. Lié aux ressources minières. Mais oui. Probablement c'est ça. Moi j'ai discuté avec plusieurs Congolais. <rire> il n'y a pas de politique Congolais veulent la paix. Mais... à quel, à n'importe quel prix. Vous leur donnez quoi que ce soit pour vous qu'il y ait la paix. C'est ça les Congolais qui demandent. Non, ça, c'est la personne qui souffre. Donc, personne ils disent que souffre. ces belligérants mmh. prennent toutes ces, sous ces minières et qu'on leur foutre la paix. Mais en certains et moments, ils demandent, pourquoi est-ce que qu'en certains moments il y a eu 1 plus 4, 4 C'était pour <rire> amener la paix. Même si vous voulez faire 1 10 pour amener la paix, les Congolais dans, sont disponibles. Dans tous les cas, pour qu'il y ait cette paix, mon collègue l'a bien dit, il faut que la nature du contexte soit claire, soit précisée, mmh. parce que si on n'identifie pas bien la tentative du conflit au risque d'apporter des solutions qui sont pas une pour ce que tout qu'on cesser le feu qui n'a qui n'en est pas un mm -hmm. qui n'en pas un je m'en dis qu'on pas honorable mais de... avant d'identifier c'est mm -hmm. bon mais aujourd'hui arrêtez automatiquement la guerre pour pouvoir identifier Qui va arrêter la guerre mais mais, mais, mais j'ai dit au bon. début que les parties <rire> en si cause conflit... allez discuter pour identifier la guerre vous n'allez pas arrêter la guerre mm -hmm. donc c'est mm -hmm. le feu qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il en cessé le feu Inilatéral, immédiatement Et les gens se retrouvent sur la table de négociation. Et puis, étudier les, les, les origines de ce conflit pour pouvoir avancer. Mmh. Tant qu'il y a la guerre, les uns progressent et prennent... Les autres les, en profitent. et des autres en et Comment et, et, et, comment est-ce que les Burundais et, et, vont être épargnés de cette guerre alors que l'armée burundais participe dans cette guerre Bon, logiquement, le Burundais devrait être épargné parce qu'il est allé appuyer dans le cadre de la coopération bilatérale. Mais pratiquement le risque est grand je l'ai dit voilà. le risque est grand risque parce que cette <rire> de guerre d'abord injuste qui n'a pas de raison d'être n'a pas de raison d'être okay. parce que la communauté économique des de l'Afrique de l'Est avec son pacte ça mais ça met à l'aise ça aténu cette problématique de conflit liés à la frontière parce que les boubonnais jusqu'à Moba les bounais jusqu'à goma qui go là-bas <rire> jusqu'à tout ça ce sont avec la communauté est-africaine, c'était l'occasion pour euh, sortir de cet engrenage liés à, à à la front à la, aux frontières établies par le colon. Donc les frontières naturelles si la communauté est-africaine devait se mettre ensemble cette problématique est aussi. Tout à fait. Le pacte De toute façon, ces pays, ils le disent clairement. Oui, oui. Okay. on a l'impact et la euh, l'impact est la progression de de 2023. Oui. Euh, J'ajoute à ce que mon collègue Deo a dit, il faut aussi que euh, les questions qui doivent être traitées, qui doivent être négociées soient aussi identifiées, bien identifiées. Mm -hmm. bien identifiées. Pour bien si, oui. si, si, si la question si si la cause n'est pas bien identifiée, si les parties ne sont pas bien identifiées, si si les questions, si lesquelles ne sont bien identifiées, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça le fasse un jour? Mm -hmm. ça, sera, ça sera très difficile. Mm -hmm. Alors maintenant, l'impact l'impact est grand. Oui. L'impact On a déjà on est donné déjà des mm -hmm. dans le pays, il y a des bourreaux qui qui, qui qui disparaissent dans, dans ce conflit. Mm -hmm. Et Oui, on en a parlé, on voit des rapports. Et il y a En flux de réfugiés qui sont ici, des, des, des réfugiés qui sont au Burundi, j'ai cru comprendre que même le Burundi n'a pas suffisamment de moyens, hein, mmh. de moyens suffisants pour l'accueil euh, minimal mais, hein, de ces réfugiés sur le sort Burundi. Et vous savez, la, la pauvreté qui règne ici, vous savez, la misère, la faim. Hein. Nous avons plus de moyens, la pauvreté. Donc, l'impact... Au delà de cette guerre, l'impact socio-économique est également grand. Mais la guerre aussi, si par exemple M23 et ses et compagnie, disons ceux qui l'appuient. Pense que le et ses alliés, si pense que le Burundi fait partie de cette guerre. Ça veut dire que logiquement, s'ils progressent et qu'ils ont la chance de gagner, ils seront à Bujumbura comme la petite Bujumbura, pourquoi pas dans le Burundi? Mais le Burundi risque de da mm -hmm. je pense que il faut impérativement et obligatoirement aujourd'hui qu'il y ait une dynamique non seulement interne comme l'a dit mais aussi régionale. Mm -hmm. Et mon collègue de, de, de, du parlement de l'Assemblée nationale a dit aussi il faut qu'il y ait une dynamique parce que c'était c'était guerre a déjà créé des conflits entre le Burundi et le Rwanda par exemple hein? entre le Rwanda et la RDC. La seule dynamique interne bon c'est pour désamorcer la bombe il faut qu'il y ait cette dynamique interne mais il faut aussi qu'il y ait une dynamique sous régionale sur la question comme il disait euh nous sont, nous faisons partie de, de plusieurs communautés et oui. il y a les, les yace ya je ne parle pas de la CPGR ça s'est terminé la CPGR s'est terminée parce que les trois les, les, les, les trois composantes de de la CPGR Ils sont hangués. Qu'est-ce que c'est -ce la CRGL il, il, il a évoqué la CRGL qui, qui est, est associée. La CRGL, c'est dommage. Bon. Okay. Ouais. Je dis que l'impact sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique, y compris le commerce, uh -huh. il est grand. Oui. On le voit. Parce qu'on suppose, d'abord au Burundi, nous sommes à la frontière, ensuite on, on suppose que nous sommes... Il y en a qui supposent que nous sommes dedans. Mmh. De oui. Compris alors, on ne peut pas manquer. On Mais va pas... gagner avec la RDC, on va perdre avec la RDC aujourd'hui. Mmh. Kinshasa, <rire> Kinshasa est plus loin. Kinshasa est plus loin. Kinshasa ne sera pas frappé. Mais vous savez, l'est de, de la RDC, ouais. c'est le poumon. Je sais que c'est le, le poumon. Je sais, euh, je sais que le poumon. Je Mais avoir le, le, le, les gens qui sont à, à, à, à, à Ouvira ou à Goma et par rapport à Kinshasa et les gens qui sont à Ouvira par rapport à Bujumbura c'est vraiment euh, nous risquons plus okay. Mosaïque La radio Isanganero traite les questions de la région des Grands Lacs Mosaïque C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia Mosaïque Vous qui venez de nous rejoindre, vous suivez l'émission Mosaïque, l'émission centrée sur l'avancée des rebelles du 23 dans la plaine de la Roussisi, zone frontalière avec la RDC et les conséquences sur le Burundi, si ces localités tombent, ça va coûter cher aux Burundis. On risque de parler des enjeux politiques dans cette avancée dm 23 On a vu la RDC signer un accord de principe avec le Rwanda sous le patronage des états unis les états unis qui viennent après le Qatar, puisque euh, Doha, on, on se soient qu'il a été ta tête, tête entre cas et tu ce qui dit les enjeux géopolitiques prédominent dans ce sujet J'ai déjà dit que je n'ai rien contre les déclarations les accords qui sont signés à l'extérieur oui mais là où je me sens gêné c'est que euh, ces initiatives qui sont concluent à l'extérieur ont quand même euh, le devoir de se doter de la légitimité d'être comprises à l'intérieur du pays concerné. Est-ce que c'est le cas Je ne pense pas. Et le génie, si nous devons avoir un génie quelque part, c'est celui qui va aider à... Les, les, nos communautés à comprendre ce qui s'est passé dans le processus de Nairobi le processus de Luanda après c'était le Qatar dernièrement c'était Washington il faut que les gens comprennent déjà ce qui s'est passé et en font leur affaire C'est ça que j'appelle la dynamique volontariste interne. Et quand celle-là existe, la paix, le dialogue peuvent être organisés. N'oubliez pas, regarder ce que nous avons vécu ici dans notre pays. Nos nos politiciens ont dû aller passer des mois et des mois à Arusha. Et puis plus tard, ils ont compris que la nécessité se faisait entendre de venir sur place conclure le dialogue au Burundi même. C'est après que vous avez vu les, les les mouvements politiques armés rentrer pour participer à cette internalisation du processus d'OPE. Plus, plus au Congo, ça doit être la même chose. Le problème, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on a qu'on a commencé et terminer de d'identifier les protagonistes dans, dans ce conflit j'ai été heureux de voir au, au Congo vous savez les, les populations demandent ce dialogue même les hommes, certains hommes politiques commencent à se j'ai vu Martin Fayrou par exemple qui dit écoutez ce qui s'est passé entre moi et mes, mes, mes concurrents moi je, je, je, je, dis, je dis mon pardon dans l'intérêt du dialogue national. Après, il va se poser la question, qui va l'organiser, ce dialogue Parce que euh, l'identité du médiateur est très importante dans la résolution des conflits. Je me souviens, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai eu une expérience à Genève. En 2013, on fêtait les 50 ans de l'organisation de l'Unité africaine ouA l'actuelle UUA, africaine Alors, mon organisation euh, participait à cette commémoration et nous avions décidé avec mes collègues de marquer cette commémoration en organisant une réunion parallèle et de haut niveau se déroula à l'intérieur des Nations Unies, dans le cadre d'une session des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais concernant comment nous voyons le problème du Congo et de la région des Grands Lacs à l'époque. vous avez J'ai dit c'est 2013, il y a 12 ans. Et je me souviens que à, à, à l'époque, nous avons invité les ambassadeurs de trois pays. L'ambassadeur du Burundi, l'ambassadeur de la RDC et un représentant de, du, du Rwanda, et, et à un niveau assez respectable quand même. Et nous leur avons donné la parole, et vers la fin, il y a des diplomates qui sont venus nous dire « Mais comment est-ce que vous avez pu faire ?» Nous, quand on les invite, les Burundais, les Rwandais, les Congolais, dans un hémicycle, Il est rare qu'on ne les voit pas ce chamaille. Ils se chamailler, se chamailler tout le temps. Mais vous, vous avez réussi à les réunir, vous avez réussi à les faire parler, et vous avez également réussi à faire en sorte que chacun respecte euh, l'autre en ce se là en échangeant, etc. Moi, j'ai répondu à l'affaire en disant tout dépend de comment la médiation est faite et des agendas que cette médiation... Euh, ah, il y a des médiateurs qui viennent avec des agendas cachés, qui viennent juste pour, euh, pour pour habiller la galerie, mais en réalité en visant autre chose et en se cachant derrière la médiation. C'est tout cela qu'il faut voir. Moi, je termine mon intervention sur ce point en disant que euh, le, le problème du Congo embarrasse tout le monde. Les gens le savent. Hein. Le, le, le Boulondais compris. Et je connais en prélat, prélat... Le Boulondais en première position. À, à qui j'ai posé <rire> la question. Mais qu'est-ce que vous pensez du problème du Congo Il a dit le problème du Congo fait pleurer tout le monde, même Dieu. <rire> Pour dire combien c'est grave. Mais quand c'est grave, quand il y a des difficultés de, de cette nature ça il arrive que la situation crée aussi des vocations mm -hmm. des gens qui, qui émergent à cause de difficultés et qui proposent quelque chose de nouveau qui propose quelque chose que les institutions classiques euh, n'ont pas pu euh, réaliser parce que c'est quand même assez malheureux qu'on est tous euh, Tout, tout, tout, tout le, toute la panoplie des institutions régionales et internationales qui sont là qui sont concernées, mais on dirait qu'ils sont pas là avec la, avec la crise la preuve La preuve c'est que nous avons nous bruundé le siège, de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, sa mission principale c'était de mettre en œuvre les conclusions discutées à Nairobi en 2004 en matière d'eau pér régionale. Ils sont là, mais c'est à peine que, que je que vous-même les journalistes vous leur poser des questions sur leur mission et pourtant ils sont là et c'est leur mission. Mais c'est je... peut-être je, je vais chuter immédiatement, je voulais dire que Euh, nous, nous avons tendance à penser que ce sont les gouvernements qui feront ça, qui prendront des initiatives. Non, c'est mentir en parlant comme ça. Euh, un citoyen peut proposer une initiative. Euh, L'enjeu, c'est de savoir quel type d'initiative vous proposez, vous la partagez avec qui, comment vous allez la mettre en œuvre. Ça, c'est dans les conditions normales. Euh, et, et comment gérer l'État sécuritaire, et une fois... Euh, une fois euh, la Pleine de la RCZ tombe encore une fois comment euh, le gouvernement burundais doit se comporter comment est-ce que la population riveraine avec la RDC doit euh, se comporter Et, euh dans sous d'autres ces on a tendance à armer la population à mobiliser les jeunes il euh, y a ceux qui commencent à dire que même le... les jeunes du Burundi à Kure ils sont déjà des dadas qu'ils ont aussi des armes. Quelle la meilleure solution Quelle est la, la, la, la réponse à cette sécurisation de, de, de, de nos frontières avec la RDC et qui doit le faire Il faut d'abord savoir que le scénario armé dans la crise des Grands Lacs qu'elle se déroule dans n'importe quel pays c'est une solution qui a déjà montré ses limites qui ne conviennent pas du tout. Alors la question... Comment faire pour faire comprendre aux gens que la guerre n'apporte pas de solution C'est ça la grande Absolument. question. <rire> Moi, j'aurais souhaité que chaque matin, chaque soir, chaque midi, on entende une émission, une discussion dans laquelle les gens disent « Comment faire pour que les gens n'aient plus l'intention de faire la guerre Je... ?» Je vous rappelle ce que vous savez. Au Burundi, dans les années 2007-2009, les Nations Unies, conjointement avec le gouvernement, ont organisé un projet cadre de dialogue. Ce projet, qui est pour moi le meilleur de tous les projets que j'ai déjà vu en matière de dialogue, a duré deux ans. Et le dernier jour, je me souviens même de la date, c'était un vendredi au mois de novembre 2009 les participants au dialogue devant le chef de l'état devant représenttant des nations unies ils ont dit la grande la grande résolution que nous prenons aujourd'hui c'est d'enseigner partout d'où le pourrons que un bourro au lieu de prendre les armes qu'il demandait le dialogue qu'ils rejoignent une table de dialogue c'est ça la solution okay. et c'est ça que nous devons enseigner au monde c'est <coughs> ça aussi qui nous ont de, qui nous a donné de la notoriété n'oubliez pas à un moment donné le Burundi était vraiment un cas très modèle de de de De, de règlement pacifique d'un conflit, c'est pourquoi on c'est pour cela qu'on a appelé nos, nos soldats, nos policiers à aller sur des théâtres des opérations de la paix, mm -hmm. en Somalie en, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire j'en ai même entendu parler en Syrie quand la crise commençait à Haïti, etc. c'est ça qui a fait l'image du Burundi je, je termine en disant mais qu'est-ce qui empêchera aujourd'hui en groupe de Burundais se mettre ensemble en disant... Écoutez, à Abujomboa, un espace de dialogue, nous invitons nos frères rwandais, nos frères congolais, ils viennent, on discute, mais nous avant de les inviter, nous devons d'abord évidemment régler nos propres problèmes. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas aller enseigner ce que nous, nous ne pratiquons pas. Mm -hmm. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Merci à Deo Akizima, à Gaston Sindimo. En, en, en groupe de bourde, c'est impossible. Mm -hmm. Parce que aujourd'hui, le bourde vous... ne s'entend plus. Non non, écoute, en groupe des bourde, il faut qu'il le c'est le chef qui al D'abord il faut la conscientisation du chef mmh. Parce que c'est lui qui ordonne la guerre Et c'est lui qui ordonne l'entrée le Donc c'est d'abord la conscientisation du numéro un Dans toute situation Parce que c'est comme le dit au Brondi Le père de la nation mmh. Alors moi je... Les conséquences directes Imaginez, faisons une une imagination toutes les armées qui sont en RDC et qui sont pour le gouvernement de la RDC. Imaginez-vous que le M23 les repousse. Ils n'iront pas à Kishasa. Ils iront à Kibitoki, Bujumbura, Rumongue et Nyanzara là-bas. Mm -hmm. Imaginez cette foule de la population armée Entrer ici au Burundi. Ça c'est là ingérable du point de vue économique, du point de vue sanitaire, c'est un problème. Uh -huh. Alors, imaginez s'ils entrent avec les armes. Même aussi les 10000 soldats burundais avec les ranger, vont re retourner au Burundi. Est-ce que les M23 les poursuivra ou pas Est-ce que les <coughs> les gens qui ont fui et qui ont gagné le Burundi, ils auront l'occasion de se reconstituer pour réattaquer. Mmh. Imaginez, vous avez commencé par Goma, Bukhafri. Bukavu, Ouvira, Bujumbura. Donc, faites ce, ce, ce, ce scénario. Donc, comme les, mes collègues l'ont dit, la meilleure façon pour arrêter cette guerre, ce n'est pas la armer la population ou attiser cette problématique de guerre. La chose la plus importante pour le moment, c'est de trouver un cadre approprié et au plus rapidement possible, parce que demain, ça sera trop tard. Je vous ai dit, dictant Kabila, c'était comme ça. La guerre était là. Lui, il a saisi la balle au bon et il a accepté de, de mettre un plus. Parce que quand il négocie en position de force, un plus quatre, il a pu gérer. Et la situation s'est calmée. Demain, vous allez le faire en n'étant pas là-bas. Parce qu'il vaut mieux le faire quand il le contrôle. Je me dis je me répète, il ne met que tu ne peux pas couper la saline pour pouvoir avancer. Mmh. Donc aujourd'hui, les autorités burundaises doivent s'interroger et imaginer les scénarios possibles. Parce que les Burundais, nous avons connu tant de guerres, nous n'aimerons pas entrer aussi dans notre, notre guerre qui est stupide et point de vie. Ça montrait que nous n'avons rien compris est de stupide de mon point de vie. Donc, un appel vibrant aux autorités de faire les concessions possibles pour que cette guerre n'arrive pas à Bujumbura parce que les dégâts pourraient être énormes pour le pays. Kinshasa essaiera épargner, ce n'est pas Kinshasa qui pas la par la voie de guerre par la voie de dialogue je propose la voie de dialogue hum, merci merci beaucoup honorable Gaston Sudimo le dernier mot à Léon Seguinakouman ancien président de l'Assemblée Nationale et le dernier mot nous l'avons <rire> déjà dit nous l'avons déjà dit Oui, on a tendance, on a tendance on a tendance à, on a on peut avoir une tendance d'armer les burundais pour aller protéger ce les pour aller tromper. protéger les frontières si nous allons M23 progresse vers vers, vers euh, c est, c est, et tout consort. C'est ce que Gaston a appelé de d'olidision. Nous sommes presque à la fête des illusions dans cette sous-région. Mm -hmm. Nous sommes presque à la fête des illusions. Armete jeunes. Euh, D'ailleurs, je recommande qu'il il y ait d'abord le retrait de, tout, de, de, de, de, de toutes ces milices. Dans cette guerre si le ministre continue à s'impliquer dans cette salle guerre ça va embraser toute la région une grande partie d'ailleurs de l'Afrique parce que les trois pays qui sont supposés être dans cette guerre la RDC le Rwanda le Burundi, font partie des grandes communautés de 11 pays d'abord 11 pays de la CIAAC et puis d' sept pays Mm -hmm. Il y en a qui sont même membres de la, de la SADEC Si RGL c'est 11 ou 12 et, et oui c'est ça Vous comprenez ce qui va se passer Alors si on reste la ce conflit Sont, sont généralisé mm -hmm. Si on continue à privilégier la voie de la guerre Surtout avec l'inclusion des milices Absolument Ça c'est la fin de cette région la Vous parlez de la, de la recolonisation de la colonisation. Nous allons nous faire recoloniser nous-mêmes mm -hmm. Pas les Burundais Je ne parle pas des Burundais parlais des africains voici alors c'est un grand comment, problème comment gérer alors cette maintenant situation? pour gérer cette situation nous l'avons déjà dit il faut que les Congolais s'entendent pour un règlement pacifique de ce conflit en fait si réellement la guerre se passe se déroule aujourd'hui si ce qu'on voit c'est entre la D le gouvernement congolais et le M23 c'est très simple ce sont des Congolais, il faut que le gouvernement Congolais s'ouvre, accepte que ce sont des Congolais mm -hmm. et qui qu'il accepte de de se mettre ensemble autour d'une table et ne pas continuer à parler du Rwanda parce que le Rwanda ne pas continuer à refuser qu'il n'est pas dedans mm -hmm. il va continuer à dire comme à dire mm -hmm. ainsi alors, il faut que les Congolais c'est ce que d'ailleurs je, je soutiens alors sa proposition de dynamique interne ce que vous avez il faut que les Congolais mêmes comprennent que cette guerre est une guerre des Congolais de Si c'était dans mes possibilités, on devrait retirer toutes les armées qui sont en RDC. Mais, mais qui va ordonner ça Parce que ce sont ces grandes puissances qui vont amener ces, ces, ces armées pour pouvoir exploiter les chaises du Congo. Okay. Qui, qui va donner cet ordre Mais ces armées qui sont là ne font qu'aggraver la, la situation en RDC. Il y a la Monisco. La Monisco est là depuis plus de 20 ans. Et les chiffres indiquent qu'ils utilisent à peu près un million de dollars par jour. Un million de dollars qu'on ait pendant 20 ans. C'est plus de 20 ans. L'argent qui a été déjà consommé dans dans cette guerre, ici en RDC. Hein? Et c'était pour rétablir la paix et la sécurité Pas du tout, pas du tout. C'était pour protéger ceux qui sont en train de... de, de, de C'est plus de 20 000 pénitaires qui sont là. C'était pour, pour l'intérêt de ces puissants qui sont en train d'exploiter les protéger minéraux du Congo. les minéraux. Oui, on nous a montré même des images où on a des, des aéroports qu'on a créés comme ça pour transporter des minéraux. Mmh. Donc, il faut un retrait de, de, de, de, de, de toutes ces armes, de ces minéraux, parce que Finalement, les inter les interventions militaires ce n'est pas seulement en RDC non jamais aidé à régler les conflits internes dans les sociétés mm -hmm. même ici si chez nous on en a eu mm -hmm. il, il cause plutôt des problèmes il cause énormément de problèmes d'ordre politique d'ordre social social hein. familial et cetera et cetera hein mm -hmm. trois il faut que euh, diminuer aussi les centres de négociation Avec beaucoup de centres de négociation, oui, le Rwanda, le Qatar, euh, le Rwanda le Qatar, Naïrobe, Qatar, etats euh, à l'intérieur du Congo, Mais où d'où viendra la solution Il faut un seul centre de négociation. Il faut, je soutiens Théo, il faut aussi qui s'entende sur un médiateur. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on a... Le, le, le, le, le, le. Le président Zimbabwe, celui du Kenya Le, le, le roi du Qatar Et Les USA, tout le monde s'amène Il n'y aura pas de solution mm -hmm. J'ai cru comprendre que les USA Même en, en faisant Miroiter qu'ils vont amener Des solutions, ils veulent plutôt compliquer La solution, mm -hmm. parce qu'ils veulent Les, les, les minéraires De la RDC, ils ne savent pas que Les chinois Les regardent aussi, mm -hmm. ils peuvent créer notre problème mm -hmm. Donc je dis Je soutiens le principe de dialogue d'une négociation avec une médiation pour bien identifier la nature du conflit, mmh. les parties en conflit, l'agenda. Sur est, qu est est, quoi est-ce qu'il faut-il négocier Sur si les minéraux, si la question ethnique. si le M23, la, la, la, la, le statut du M23. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut négocier sur le statut du M23 parce que c'est ça qui est... C'est la carte qui est brandie en fait. Mmh. Okay. Il faut bien définir le statut de M23 pour retirer certaines argumentations qu'on entend dans certains milieux. Mm -hmm. Et si on se soucie effectivement de nos sociétés, de nos populations, je pense que président de la RDC, le président du Burundi, le président du Rwanda, la là sont cités dans ces, hein, de manière très claire dans cette guerre. Mm -hmm. Il faut qu'ils se mettent ensemble, d'ailleurs ils font partie d'une communauté dénommée eh, cPG Il faut qu'ils se mettent ensemble et sauver nos nations. Ils doivent tout faire pour arrêter cette guerre dans cette région qui, qui risque de se généraliser. Voilà, c'est par ici que se referme l'émission Mosaïque. Elle a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG bénévolatia Grand Lac qui a vu la participation du député Gaston Sindimo. Merci honorable d'avoir répondu à notre invitation. Merci Evariste de m'avoir invité, merci la radio et Isanganiro, merci à nos amis qui sont ici, à qui nous avons partagé cette réflexion, cette problématique de conflit en RDC qui est un danger imminent pour le Burundi. Et donc nous faisons appel à aux autorités compétentes pour pouvoir faire toutes les démarches nécessaires pour que la situation ne dégénère pas. Mm -hmm. Je vous remercie. Merci beaucoup Léon Sengena ancien président de l'Assemblée nationale. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie également, je remercie mes collègues et je remercie nos auditeurs. Alors je conclus que si réellement les chefs d'État congolais, rwandais et burundais pensent à ces nations Il faut qu'ils agressent de se mettre au-dessus de la mêlée pour que une solution soit trouvée dans le cadre des trois pays. Mmh. J'étais également autour de ce plateau avec Deo Hakidimana, président du centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a permis de repenser encore à ce que je considère comme un rêve. Un rêve qui s'appuie sur le fait historique que, par exemple, Bujumbura, c'était la capitale du Rwanda-Urundi sous la colonisation. Bujumbura est encore aujourd'hui ce qu'on appelle le balcon du Congo. Bujumbura peut donc être le lieu où on imagine quelque chose de génial concernant la pacification de la région Il suffit simplement que nous, Burundais, nous y croyons. À la cabine du son, c'était François Akimana et Inosha À la réalisation, c'était Medar Niongourou. À l'animation de cette émission, vous étiez avec évariste Nzikouba Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganero traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque.